Certainement, répliqua le vieux vigneron. Mon frère se nommait grandet comme moi. C'est sûr et certain. Je ne dis pas non. Et cette liquidation pourrait dans tous les cas être sous tous les rapports très avantageux aux intérêts de, de mon ne ne neveu que j'aime. Mais faut voir, je ne connais pas les malins de Paris. Je suis à Saumur, moi, voyez-vous. Mes provins, mes fossés, enfin, mes, mes affaires, je n'ai jamais fait de biais. Qu'est-ce qu'un billet J'en ai beaucoup reçu, je n'en ai jamais signé. Ça se touche, ça s'escompte. « Voilà tout ce que je sais. Je, »« J'en je ai entendu d -d -d dire qu'on pouvait racheter les bibi bi bi bi Oui, » dit le Président, « l'on peut acquérir les billets sur la place, moyennant tant pour cent, comprenez-vous. » Grandet se fit un cornet de sa main, l'appliqua sur son oreille et le Président lui répéta sa phrase. « Mais, » répondit le vigneron, « il y a donc à bo boire et à manger dans tout cela je ne sais rien à mon âge de toutes ces choses là. Je dois rester ici pour veiller au grain. Le grain se masse et c'est avec le grain qu'on ppppè, et c'est avant tout faut veiller aux récoltes. J'ai des affaires majeures à froid-fond et des intéressantes. « Je ne puis pas abandonner ma maison pour des pour brou -brou mini mini de tous les di -di diables où je ne comprends rien. Vous dites que je devrais, pour liquider, pour arrêter la déclaration de faillite, être à Paris. On ne peut pas se trouver à la fois en deux endroits, à moins d'être petit oiseau. Et, et je vous entends, s'écria le notaire. « Eh bien, mon vieil ami, vous avez des amis, de vieux amis capables de dévouement pour vous. »« Allons donc, pensait en lui-même le vigneron, décidez-vous donc. »« Et si quelqu'un partait pour Paris, hmm, y cherchait le plus fort créancier de votre frère Guillaume, lui disait... »« Minute ici, reprit le bonhomme, lui di disait quoi Quelque chose comme ça ?» Monsieur Grandet de Saumur, papa par-ci, monsieur Grandet de Saumur par-là, il aime son frère, il aime son neveu. Grandet est un bon parent et il a de très très bonnes intentions. Il a bien vendu sa récolte. Ne déclarez pas la faillite, assemblez-vous, nommez des liquidateurs. Alors Grandet verra. Vous, vous aurez assez d'avantages en liquidant qu'en le laissant les gens de justice y mettre le nez, hein, pas vrai Juste dit le président. Parce que, voyez-vous, monsieur de Bonfond, faut voir avant de se décider. Qui ne, ne, ne peut en toute affaire onéreuse pour ne pas se ruiner Il faut connaître les ressources et les charges, hein, pas vrai Certainement, dit le président. Je suis d'avis, moi, qu'en quelques mois de temps, l'on pourra racheter les créances pour une somme de. et payer intégralement par arrangement « Ah <rire> L'on mène les chiens bien loin en leur montrant un morceau de lard. Quand il n'y a pas eu de déclaration de faillite et que vous tenez les titres de créance, vous devenez blanc comme neige. Comme »« Comme neige ?» répéta Grandet en refaisant un cornet de sa main. « Je ne comprends pas la neige. »« Mais !» cria le président. « Écoutez-moi donc alors. J »« j j j « Un effet est une marchandise qui peut avoir sa hausse et sa baisse. Ceci est une déduction du principe de Jérémy Bentham sur l'usure. Ce publiciste a prouvé que le préjugé qui frappait de réprobation les usuriers était une sottise. »« Ah oh, ouais !» fit le bonhomme. « Attendu qu'en principe, selon Bentham, l'argent est une marchandise et que ce qui représente l'argent devient également marchandise, reprit le président,